Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel Qui bat cœur à corps perdu Mélodie d'amour chante le corps d'Emmanuel Qui vit corps à cœur déçu Tu es encore Presque une enfant Tu n'as connu Seulement, mais à vingt ans, pour rester sage, l'amour est un trop long voyage. Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel qui bat cœur à cœur. Chante le corps d'Emmanuel qui vit corps à cœur déçu. L'amour à cœur, tu l'as rêvé, l'amour à corps, tu l'as trouvé, tu es en somme devant les hommes. Thank you. Cherche toujours, cherche plus loin Viendra l'amour sur ton chemin Mélodie de mon chante le cœur d'Emmanuel Qui par cœur à corps perdu Et le dit d'amour chante le corps d'Emmanuel.